De pleine lune, mon téléphone ne sonne pas. Je s o r t i s m a l histoire de faire quelques pas. Un froid de salaud me chiffre même les os. Tout le monde m'a laissé tomber, personne pour me relever. Je vais vers mon ancien quartier et je me fige. Les murs ont vieilli, les vieux sont plus vieux. Et vers la racaille, les petits j e d i r i g e Je balance mon sifflement, i l n h a b i t e plus ici. e x p u l s é de la douce France, peut-être pour une sale affaire ou un coup de crasse de balance. Chez mon ancien partenaire, il est parti en vacances, mais dans le fourgon cellulaire. Et son grand frère repose chez l'éternel. Les larmes me viennent à l'œil, mais qu'est-ce que c'est comparé à leur mère qui porte son deuil toute seule?、Salut. Alors, la vie c'est ça.、Prrr. La vie c'est comme ça, on n'a pas. En train de fumer de l'herbe, entouré de béton, armé sur le bitume, de p e u p o n lacrymo, y'a pas beaucoup de peupons, ni de pitons, au coup de pit. s Donc sont contents les canards, c r o i s ça d e s f o u r r a i l l e comme dans Hit, b r o s des b i f e t o n s de la coke, pas de suspense, style H-Cock, p les oiseaux bleus s'en moquent, font même du gringue à nos poules. Ces poules s prennent même pour des bookmakers.、Oh, tu regardes, ils peuvent te dire qui est un dealer, c'est pas du f l a n font p a s s e r Des enfants qui bossent pour des bosses, qui ont les doigts de pied en éventail, encaissent les t r o i s g a r d e s la maille et se ramènent pas aux funérailles. Des bébés racailles, des fifi en cloque, le fœtus d'orphelin, une vie de chien dans une chatte. Le cordon, s une corde, quoi faire, c'est l'enfer. mais ils Grandissent, baissent la vie comme un novice du vice. Paix et respect aux s c a r l a t aux Scarlett, à nos pères, à nos mères, à tous ceux qu'on a perdus, tous nos anges déchus. La vie, c'est comme ça o n n'a pas d o Ça à moi, je rentre chez moi, je regarde mon bambino dormir profondément et je pense à toutes les rats qui me disent qu'elle m'aime vraiment. Mais quand je serai KO, hein? Quand je serai en chien, plus de cash, plus de check. J'entrerai dans le métro, c'est chaud. Chaque fois que je verrai ma face dans une glace, je la fracasserai. On de ma vie, l'échec, une chute, un choc. Comme sur une chaise électrique, chacun choisit son challenge. Je veux pas changer, pas de chance que je chante r mon chagrin. Allume une chandelle, prie pour mon châtiment. Serre ton chapelet, les démons au pied de. v r e s veulent me chambrer, comme les juges chuchotent Rican quand ils ont amené au dépris. Avec son chalumeau, lui disent Arrête ton charabia de b e a t t o m b e à l'ouvre au chapitre du chantier au champagne. J'suis passé, mais le bouchon fait e x p l o s e r Ma vie sans le charbon, j'suis trop exposé. La vie c'est comme 私たちのチャーハンはあなたの家族のために、私たちの家族のために、私たちの家族のために、私たちの家族のために、私たちの家族のために、私たちの家族のために、私たちの家族のために、私たちの家族のために、私たちの家族のために、私たちの家族のために、私たちの家族のために、私たちの家族のために、私たちのために、私たちのために、私たち レディフィギュークリム、ー、e、レディューエレディフィギューティークリム、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、エュー、ジュー、ジュー、ジー、ジュー、ジュー、ジュー、